J'ai vu ma sœur. Elle chassait un jeune homme sans cheveux. Je ne sais pas pourquoi elle la chassait, mais elle la chassait. Il s'est tombé. Il était sur un plancher moins élevé qu'elle et elle a lancé h des roches. Elle a lancé des roches pour essayer de lui frapper dans la tête. Elle le frappait, le frappait, puis les.